Phonétique. Activité 5. 1. Claude est intelligente et décontractée. 2. Dominique est musclée t sportif. 3. Frédéric est grand et optimiste. 4. André est dynamique et indépendante. Cinq. Joël est un peu ronde et très cultivée. Six. Michel est douce et romantique. Sept. Axel est autoritaire mais généreux. Huit. Renée est élégante et calme.